Alors, comme je l'ai souvent dit, pour un parachutiste, être parachuté, c'est quand même une sacrée chance. Cette victoire ne m'appartient pas, elle appartient aux électeurs de la 4e circonscription. On choisit le renouveau démocratique et une façon différente de faire de la politique. Voilà, avant le deuxième tour. à quel candidat du premier tour vous pensez faire appel je ne ferai pas la, la, la pêche au candidat. Je pense qu'ils rejoindront pour unir nos forces et apporter au, au président de la République et au gouvernement une majorité présidentielle, une majorité à l'Assemblée forte.